Unité 0, Bilan, exercice trois. Écoutez, Trouvez le nom qui est épelé. A Lucas L. U, Louis. U, C, A, S. S. B.、Louis. L, O, U, I,、S. Anne, A, 2N, E, D, Vincent V. I, Isabelle, I, N, N, C, E, N, T, E, T, S, A B E deux L. E.